Nick ta mère, nick ta mère, wesh gay, vas-y nique ta mère Wesh ouais, ouais, vulgaire, wesh ouais, vulgaire mais c'est sa ouais, mère reveux qui va choisir Petit enfant de ouais. pute, va dire à ta mère Que l'ailleurs je t'ai mensonné Si elle veut pas sa petite saloge je pisserais sur sa tombe quand elle sera des aideurs Niveau rap Cayara y'a pas plus gradu J'ai écrit sur Black B donc y'a pas de gradu Arou B c'est bizarre dans l'époque il pas j'en ai un mais ça pue la verdure On s'en va à les couilles On s'en va à l'égout Comme Tony Thérapeur Et quand je me réveille Je fais comme la veille Je vais t'oublier Tu sais pas qu't'on a rien à foutre de briller Tu crois qu'on pense à toi ou t'as oublié Qu'on soit au palier hasso, Je m'en que le où est mon ami Tant qu'il y a mes billets Dis à ta salope de se habiller, D'aller niquer sa mère toi aussi Tant qu'on y est Si tu prends pour le nombril le monde On pressera ton monde par le nombril Ils vendent des rêves pour vendre des disques Et la rue, les suit Moi j'ai rien compris Imbécil. La notice. Ferme ta gueule et fais de la musique Toi tu vas tirer sur personne ici Arrête tes sottises. T'es dans, dans tous les grands tournois, Je suis dans tous les grands tournois T'écris des textes avec la main droite Pendant que la gauche veut se branler sur moi Ouais Meurtrier commanditaire Ouais Repeur au solidaire Ouais Faut que la crise identitaire plus armé que les militaires ouais. Ouais. Je redescends des fois sur terre prise de sang et des de y a que nos biens, nos billets, nos femmes Qui vont nous tenir au chaud cet hiver Militariser, c'est miné par ici La ville est amisée Sous l'effet de la résine démoralisée me délocaliser, fini s'alcooliser jusqu'à paralysie ouais, ouais. ouais. bien S U R N R G R D U R pour bien S U R G R D U R pour S U R R G R D U R pour bien S U R G R D U R. Le nyama ne peut pas tuer Le zoba. Le zoba ne peut pas tuer le nyama. Ah mes congolais J'ai vu ta main là-bas <rire> Ça c'est du manioc